Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bienvenue sur le 894 Virgin Radio Rouen, comme tous les dimanches de 18h à 20h. On va partir pour deux heures d'un voyage musical, pas comme les autres. Pour tous ceux qui veulent suivre hein, et continuer à suivre le Main Square Festival avec Bruno et Camille, et sachez que vous pouvez écouter tout ça en direct live sur le site internet de la radio, c'est-à-dire www.virginradio.fr. Voilà, la b e l l rock jusqu'à 20h avec moi-même Sébastien g a s s aux manettes. Pour vous ce soir, beaucoup, beaucoup de nouveautés, de la très bonne musique. Et puis on fera aussi un point sur toutes les dates intéressantes de concerts dans la région. Et on ira même du côté du festival Musilac à Aix-les-Bains qui se déroulera donc le week-end prochain. Un festival en partenariat avec Virgin Radio. En attendant, on commence, on met les bouchées à fond, on y va tranquille avec Zombie Nation. Mass des t o d o tiré du nouvel album du producteur allemand Zombie Nation, un album qui s'appelle Zombilicious. e m a s s d e t o d o un titre tout simplement monstrueux pour commencer cette émission du dimanche 5 juillet. Vous écoutez Label Rock comme chaque dimanche de 18h à 20h sur le 89.4. Virgin Radio 1, donc Zombie Nation, hein, tiré du nouvel album qui s'appelle Zombie Licious Zombie Nation, qui est apparu, donc projet du producteur allemand.、Euh, pour la première fois, c'était sur la scène électro en 1999, en signant à l'époque sur le label International. DJ Gigolo, le label du légendaire DJL, et ce titre avait été numéro 1, notamment en Angleterre, et puis numéro 1 dans beaucoup de pays dans le monde entier. Zombie Licious, nouvel album, donc quatrième album studio pour tout simplement célébrer les 10 ans du projet Zombie Nation. Voilà, peut-être vous êtes sur la route en ce moment pour aller voir un concert événement ce soir, le retour de Blur aux Nuits de f o u r v i è r e ce soir à Lyon. En effet, Graham Coxon. Alex James, Dave Rountree et Diamond Albarn qui ont choisi donc les Nuits de Fourvière pour leur unique concert en France cette année en 2009. Un événement qui suit l'annonce de 4 concerts au Royaume-Uni, les premiers depuis le dernier de concert de, de Blur à Londres, s é t a n t en 2000. Et bien tiens, ça tombe bien puisque Blur, on les écoute tout de suite avec ce qui était leur quatrième single. Blur, c'était sorti en 1992, ça s'appelle Pop Sin. Yeah, I c、yeah. a n be Batman, motherfucking, c o m i n here. I can't be swimming e w a y i I s swim, they like they take w a y They try the key and the Russian case s r a y t h e m feels calm, Batman don't play. Bully the r u s them, run them run run. don't like it's a godly、really. l a n Batman don't lay, and the the the they come by t e l What the f*** is t h t a b Batman and them? We are warped. We are home, don't h e place with the water? The c o o k e s f u l l practice as target. They never yet send up a d y go up market. They never book up in a m y r o s i t a r g e t They're n t b e i g t h i n g say a star check. They're n up in a moon, they're back. When t h e y v o n e t h e y blazing. Well, the whole place get c a v i n Nobody l i k e not s a v i n When me and my gun, t e m r a i i n g Miss me, h a z i n The boy, can, this way, I'm getway. The boy, this way, them, I get takeway. They try to the key on the Russian c a s spray. t h e h t h e m f i c e car, Padman, don't play. It, don't dem, the is Mandoli, they b the r o d them, they l i k e t s I got relay. m a n don't lay. m a n t h e g a n but y lay. Father than Hitler, wicked a n Mussolini. We got a deal between Bunty and Peony. Why, see me gonna do stream, them, I got dreamy. I'm in goes plunder, h a d e r f a t h t thunder, n me of e t plunder. My guns are caught i life like plunder. Fast at that thunder. They should a b l u n d e r My guns kill niggas for real. My guns kill niggas for real. My guns kill niggas for real. My guns kill niggas for real. Label Rock électriquement très satisfaisant. 19 sur l'antenne du 894 Virgin Radio One. Vous écoutez Label Rock avec Sébastien Gas comme chaque dimanche de 18h à 20h. Trois titres enchaînés back to back, comme on dit, avec、euh, à l'instant Robbie et Milo alias The Big Pink, avec un titre qui s'appelle Velvet. Nouveau single sur le label 4AD hein, distribué par Beggars Banquet en France. Deux titres disponibles hein, depuis fin avril. Donc、euh, n'hésitez pas a l l e z vous procurer cet excellent single de The Bing Pink, juste avant Major l a z e r on vous en avait parlé de ce, de ce duo e ce d Diplo et Switch, producteur star parmi les stars pour un projet Electro Raga Dance Hall qui、euh, déclenche pas mal de, de soucouages de, de boutiques un petit peu partout en passant de Kingston à Londres et maintenant dans la Belle Rock, puisque ça doit faire à peu près trois dimanches qu'on joue des extraits de cet excellent album qui s'appelle Guns Don't Kill People, l a z e r s Do, un album qui est sorti le 29 juin. 2009 est disponible, distribué en France par Coopérative Musique. Et puis pour commencer, donc quatrième single de, de l'histoire de Blur, c'était Pop s c e n e Pourquoi Blur dans cette émission、bah、Tout simplement parce que c'est le concert événement de ce soir, le retour et l'unique concert en France. C'est Blur ce soir, donc aux Nuits de f o u r v i è r e Et puisque le, je vous parle des Nuits de f o u r v i è r e 2009, voici un récapitulatif, on va dire, des principaux événements de cette année. Donc Blur. L'heure ce soir. Demain, 6 juillet, vous retrouverez Herbie Hancock. C'est compl、euh, complet. Donc,、euh, ce s t pas la peine d'essayer de, de trouver des, des tickets pour aller voir le, le Jazzman. C'est complètement、euh, sold out. Le 15 juillet à 20h30, Beat Assayant, qu'on a pu voir cette année du côté des Mardis du Grand Marais, assureront la première partie de Off m o n t r e a l et TV on the Radio. Ça, c'est le 15 juillet, donc à 20h30. Autre concert complet aux Nuit s de f o u r v i è r e c'est bien sûr Anthony And the Johnsons qui va jouer avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Ça sera le 21 juillet à 22h. Le lendemain, le 22 juillet à 20h30, une nuit folk avec Cocoon, Chris Garneau et Howard y u Le 26 juillet à 21h, il reste encore des places et c'est un excellent concert. Les Cold War Kids qui vont accompagner sur scène ouvrir pour Pete Doherty. Et on terminera le 30 juillet à 20h30 avec Marianne Faithful et David. Burn évidemment toutes les infos sur w w w n u i t a u pluriel de fourvière.fr. Voilà, on va continuer la musique à une nouveauté avec un groupe de dub basé à Angers qui a commencé en 1996 qui s'appelle Zenzile.、Euh, quelques recherches sur l'internet. Apparemment, le nom Zenzile provient d'un poète sud-africain engagé contre l'apartheid. Premier single tiré du nouvel album qui s'appelle Pawn Shop. Ça va sortir fin septembre prochain du côté de chez ディスコグラフォ luid、 This head of mine's been cracked for a long time. I get visions, sometimes I run. Sometimes I'm not myself, I put these red shoes on. They seem like the perfect fit. I can never be loved unless my dance is vigorous. But it's mind over matter, no matter over mind. Mind over matter, no matter over mind. Mind over matter, no matter over mind. Mind over matter, no matter over mind. A song about all the wrong and those who don't belong. I wanna split my raw brain in two, rip out the paper rolls and sip 70 proof. Oblivion and who are my friends and where have they gone? Seems like the train's taking a long time to come. But hold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 Watch me fly, and soon I'll be surfing tight. Number nine. Mind over Matter, signé Zenzile, groupe de dope basé à Angers, hein, Je vous le disais, qui a commencé sa carrière en 96. Premier single tiré du nouvel album qui s'appelle Pawn Shop. Il faudra attendre, hein, tous les fans, puisque cet album ne va pas arriver avant fin septembre prochain. On continue tranquillement. Avec un titre de Cruder et Duffmeister, ça s'appelle Sleazy Rider sur une excellente compilation signée Peter Cruder, justement, distribuée par Module et disponible sur l'excellent label viennois de trip-hop qui s'appelle J-Stone, Cruder et Duffmeister dans Label l e Rock. Anne Duffmeister sur l'excellente compilation. Peter c r u d e r présente Private Collection. Peter c r u d e r figure incontournable de la scène down tempo trip-hop, notamment de la fin des années 90. L'Autrichien, connu évidemment du h a u t avec son ami Richard Duffmeister, la preuve avec ce titre Sleazy Rider, connu notamment pour les fameuses KD Sessions, donc de retour avec une nouvelle compilation. Je vous le disais, ça s'appelle Peter c r u d e r Private Collection j Stone Master Series No. 1, disponible sur l'excellent label donc Jay Stone et distribué en France par module. Beaucoup de titres très chill out,、hein. tous extraits de l'impressionnante collection de, de vinyle s du Viennois, puisqu'apparemment il en aurait 35 000 dessus. On retrouve pas mal de, de choses assez diverses, on va dire, puisqu'on trouve des groupes comme Talk Talk, Tortoise Japan ou alors le compositeur de musique de film d'Alfred Hitchcock hein, notamment. Bernard Herrmann, mais on retrouve aussi certains des titres de Peter c r u d e r sous le nom de Peace Orchestra ou c r u d e r et d o r f m e i s t e r Voilà, vous écoutez Label Rock, il est 18h32. Il nous reste encore une h e e u r et de m i e de très très très bons sons, de très bonnes trouvailles signées Label Rock. La preuve tout de suite avec un groupe qui s'appelle Fanfarlo, un album qui s'appelle Réservoir. Quelques précisions sur ce groupe, un groupe basé en Angleterre qui a commencé sa carrière en 2006 avec le chanteur et musicien. Simon Balthazar, hein, qui lui n'est pas anglais mais suédois. En deux ans, il travaille sur pas mal de, de singles. i l p o n d e n ce début d'année leur tout premier album qui s'appelle Réservoir. Et là, c'est complètement dingue puisque cet album est franchement excellent. Mais il n'est pas signé, signé sur aucun label. C'est donc une autoproduction reçue ici dans les studios de Label Rock il y a à peu près un mois de ça. Et on l'écoute en boucle et ça nous plaît vraiment. C'est une sorte de, de, de mélange entre arcade fire. Il y a pas mal de, de fanfares aussi, un petit peu qu'on retrouve dans un groupe comme Beyrouth par exemple, pas mal d'envolées de piano, de trompette s qui nous font penser à s u f i a n e Stevens. Bref, vous l'aurez compris, cet album est rempli d'une excellente pop. Un extrait tout de suite dans la Belle Rock. Le groupe s'appelle donc Fanfarlo. L'extrait, ça s'appelle The Walls Are Coming Down. h a v e gone as far as our terms will go. Your books write themselves, they line up and r o w after. row. Autoproduction signée Fanfarlo pour commencer. The Walls Are Coming Down, tiré d'un album, je vous le disais, qui n'est pas signé. C'est assez incroyable. L'album s'appelle Réservoir. e l l e est donc sur l'internet. Et puis, puisque je parle de, de l'internet, on va en profiter pour faire un petit coucou à Simon, Simon,、euh, ex-animateur、euh, de, de, de la Belle Rock, qui n'est plus animateur tout simplement parce qu'il est parti faire、euh, une saison en Corse. Et il visite régulièrement le blog hein, de, de la Belle Rock et réécoute、euh, toutes les émissions. C'est pour ça On lui fait un petit coucou. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire la même chose.、Hein. Si vous allez sur www.virgineradiorohan.fr, vous cliquez sur l'onglet Label Rock et chaque semaine vous pouvez réécouter ou alors carrément télécharger pour votre iPod la dernière émission ou quasi toutes les émissions. Et vous retrouverez bien évidemment tous les track s l i s t i n g comme ce groupe qu'on vient d'écouter Igamos, Ogamos. Tous les fidèles de Label Rock savent combien on aime ce label qui s'appelle DC. Recordings qui ne finit pas de nous étonner semaine après semaine. La preuve avec ce nouveau projet, donc d'un duo de producteurs anglais qui s'appelle Igamos Ogamos. Il y a déjà eu un single qui était sorti fin février. On a eu le premier album fin mars et voilà un nouveau maxi donc chez DC Recordings. 4 titres, dont celui-ci Infinity Plus One, que vous retrouverez d'ailleurs remixé par un autre artiste du label qui s'appelle The Emperor Machine ainsi qu'une version. De、The、Creeper qu'on vous a joué la semaine dernière, signé Muscleheads. Voilà, on aime bien un autre label aussi qui s'appelle f r a m i n g o Records et ça tombe bien puisqu'ils célèbrent leurs trois années d'existence en sortant une compilation de 15 titres. Parmi eux, on retrouve 6 des artistes de chez f r a m i n g o Records et aussi pas mal d'amis du label. Parmi les artistes maison, on retrouve un groupe qu'on aime bien qui s'appelle The Retro Sex u a l l s avec un titre français, s'il vous plaît.、Il Ils Sont écossais, le titre s'appelle Hymne à la clim. Et vu le temps qu'il fait en ce moment, je pense que c'est plutôt approprié. À la fête dans, en label rock, 18h50, les rétro-sexuals, donc sur le label. Écossais f r a m i n g o Records, on vous disait qu'ils célèbrent、euh, en ce moment hein, leurs 3 ans d'existence et que pour l'occasion ils viennent de sortir une compilation de 15 titres. Le label écossais, 6 artistes écossais ainsi que pas mal du label, pas mal d'inédits aussi, d a n s des remixes du groupe londonien de s c u z z i e s des titres inédits, des rétrosexuals, c'est ce qu'on vient de s'écouter, l'hymne à la clim. On retrouve aussi un groupe que j'aime bien qui s'appelle The Regiment and Against One of the State s k i l l Voilà les r e t r o s e x u a l s Ce n'est pas un groupe、euh, français, c'est plutôt un trio de, de Glasgow qu'ils a e n t créé en 2004. Bref, cette、euh, compilation il faut absolument l'acheter. Surtout qu'il、euh, y a 15 morceaux exclusifs, 9 artistes indépendants et tout ça pour le prix de 5 euros.、Euh, Cap Bambino, c'était aussi ce qu'on vient de, de s'écouter Un extrait du、euh, deuxième album qui s'appelle Blacklist, un album disponible chez b i c o u s avec、euh, le duo Bordelais, toujours aussi.、Euh, Foutra, c a avec plus de, de moyens financiers, hein, en tout cas sur cet album Blacklist, un tournant, on va dire, ambitieux hein, dans la carrière du groupe, avec 12 titres composés par Orion. et Caroline, un album un petit peu plus pop hein, que, le, que le premier. En tout cas, ça marche bien pour eux puisqu'ils seront、euh, le 3 juillet par exemple au festival des e u r o k é e n n e s à Belfort.、Euh, si vous faites le festival des trois éléphants à Laval, ils y seront aussi. Ça sera le 25 juillet. Le 6 août, ils seront à l'excellent festival Astropolis à Brest. Le 9, ils seront au festival p a n t h e r o u à Cannes. Et puis plus tard dans l'année, ils passeront par exemple à la Folie. Moulin s à Lille le 23 octobre. Le 24 octobre, ils seront à l'Ubu Club à Rennes et à partir de novembre, les Cap Bambino qui vont s'embarquer pour une grande tournée aux États-Unis. Ils iront aussi du côté du Canada, du Mexique et finalement en Amérique du Sud. N'hésitez pas à nous envoyer、euh, des emails, hein, tout simplement. Vous tapez virginradio1 n orange.fr. C'est ce q u o n fait Fanny et Catherine qui、euh, viennent de m'écrire un email en me disant Trop bien, blur et tout.、Euh, on avait joué. Le coup, et on savait que ça allait être sold out, donc on a chopé nos tickets il y a quelques semaines, même quelques mois de ça, et on est trop content d'aller voir Daimon de nouveau. J'espère qu'ils vont faire、euh, pas mal de titres de Park Life. Je pense que bah oui, ça devrait être le cas.、Euh, Puisqu'on parle de Blur et de Park Life, vous vous souvenez,、euh, fin de saison dernière, mardi du Grand Marais, on vous avait présenté un groupe qui s'appelle Music is Not Fun 4、euh, Lyonnais, Guillaume, Julien, Lucas, Valentin. Avec pas mal d'influents, même beaucoup d'influences、euh, anglaises, puisqu'ils adorent les Beatles, Blur, The Kings, Oasis, Charlatans, The Last, David Bowie, Supergrass, Les Libertines, Les Rolling Stones, The Queen, etc. etc. Et bien figurez-vous que le premier album est prêt et qu'il va sortir chez Discographe le 14 septembre. C'est une exclusivité dans cette émission. Un album qui s'appelle British Rendez-vous. Tout de suite, un premier extrait. Ça s'appelle Do You Love My. ューズ Music is not fun. On vous les avait présentés lors de leur passage à Riorge au mardi du Grand Marais. C'était en avril ou mai dernier, si mes souvenirs sont bons.、Et、Guillaume, Julien, Lucas, Valentin, des Lyonnais, donc sous le nom de Music is not fun. Premier album British Rendez-vous. L'album va sortir chez d i s c o g r a p h le 14 septembre prochain avec 12 titres dessus qui rendent hommage à la culture musicale anglaise. Quelques précisions concernant. Dans ce groupe lyonnais qui est en train d'exploser, de, tout simplement. 450 000 visites sur leur site MySpace, par exemple, entre 2007 et 2008. Plus de 150 concerts dans toute la France, avec notamment des premières parties pour des groupes anglais comme d e Rascals, Les Wombats, ou alors、euh, du côté de la France, Bébé Brunes. On repart du côté de l'Angleterre avec les Charlatans, Cocoon, Electric Soft Parade, Kill the Young, ou encore, c'était le cas h a Riorge. r Première partie de Stock. In the sound,、euh, voilà 5000 fans dans toute la France avec une tournée française, anglaise, belge, hollandaise, suisse et allemande à venir. On aura l'occasion évidemment de diffuser dans cette émission beaucoup d'extraits de ce premier album des musiques is not fun qui s'appelle British Rendez-vous. Voilà,、euh, je regarde l'heure 57. Si on a le temps de s'en caler encore une autre petite nouveauté, 5 londoniens qui s'appelle n The Ruling Class, c'est un single qui sort chez Lug Records. Records. Deux titres sur ce single, ça s'appelle Marianne Shrine et l'autre titre s'appelle Sleeping Beauty.、Euh, non, le a l l b u m non, single pardon, va sortir le 20 juillet. On écoute la face A de ce single, ça s'appelle Marianne Shrine. Le groupe s'appelle The Ruling Class. Difficile de faire plus anglais que ce groupe qui s'appelle The Ruling Class 5 londonien qui sort donc un single chez Lug Records, d e titres face A, c'est ce qu'on vient de s'écouter, Marianne Shrine, et face B, Sleeping Beauty. Franchement, très anglais, hein, ce son, ça nous rappelle un petit peu toute cette époque de Manchester avec des groupes comme les Stone Roses ou alors Happy Mondays et on va dire, bon, on va mettre Oasis dedans, hein, voilà. Single donc chez Lug Records, ça va sortir le 20 juillet. Ne bougez pas, on revient juste après une page de pub et ça sera la suite de Label Rock pour la deuxième heure avec notre album du mois, on va dire. C'est le duo danois qui s'appelle Power Solo. En attendant, une page de pub. Label Rock, Label Rock, électriquement très satisfaisant. 19h05 à l'antenne du 894 Sébastien g a s s pour l a b e l Rock. Encore 55 minutes de bon son. Merci pour votre fidélité. Merci pour les nombreux emails. Décidément, beaucoup d'auditeurs du côté de Rouen ou de la Loire qui vont aller sur Lyon ce soir, qui sont dans la voiture et qui sont complètement excités d'aller retrouver le groupe Blur. Voilà, nous on est carrément excités par cet album et depuis quelques semaines, ça devient une tradition de recommencer la deuxième partie de l'émission l a b e l Rock. Avec un extrait du nouvel album des Power Solo. L'album s'appelle Blood, Skin, Bones. Disponible depuis quelques semaines sur le label bordelais c o r n f l a k e Zoo. On vous rappelle que Power Solo, c'est un duo danois formé en 96 de retour avec un quatrième album. Un quatrième album, franchement, excellent. À peine une demi-heure et douze titres frais qui sont plutôt carrés, secs. J'avais marqué sans un P de graisse. Voilà. Excellent son de guitare avec des petites ambiances s i x t i e s Et puis, Des petites chansons toutes rigolotes, la preuve avec ce morceau qui s'appelle Elvin D. Jerk Part 1. Now I told you about this guy called Elvin D. Jerk. He drank a bit too much and he showed up late f o r work. His sister was a baby, just turned 17. When Elvin D. Jerk was getting mean, he started to hang out with the wrong kind of guys. But Elvin D. Jerk wouldn't take no one's advice. Poor Elvin D. Jerk! For heaven's sake, you stumbled on a curb and curb a y o u broke y o u r soul Late one night, after drinking heavily, he walked to his car, but he couldn't find his key. A copper stopped him in the street and asked him for ID, but Elvin D. j e r couldn't hear or couldn't see. He shook his head and stretched his leg and stumbled on a curb. I knew he had it coming, he didn't even burp. He died with a broken neck. Elvin DJ. Poor Elvin D. j Poor Elvin D. j For heaven's sake! Évidemment, beaucoup d'écossais ce soir dans ce programme Label Rock sur le 894. Les 1990s, nouvel album k i c k sorti s chez Rough Trade, distribué par Beggars Banquet, un trio écossais de, de Glasgow qu'on a découvert dans cette émission. C'était en 2007 avec leur premier album Cookies, nouvel album donc Kix qui vient d'arriver.、Euh, un groupe écossais hein, qui comprend des, des anciens musiciens de, de groupes indés qui ont quand même connu quelques succès. Je pense notamment au. au Groupe Yumi Fur et aussi les V-Twin,、euh, un groupe qui a même compris d'ailleurs un Alex、euh, dans ses rangs, Alex Capranos, le chanteur des Franz Ferdinand, que vous avez pu écouter chez Bruno et Camille un, peu petit, un petit peu plus tôt, juste avant cette、euh, émission. Et puis、euh, j'avais marqué aussi、euh, quand on leur demande de décrire leur musique, le groupe 1 9 90s qui répond qu'ils jouent de la musique comme une blonde descend d'une voiture. Voilà l'humour écossais en tout En tout cas, L'album s'appelle Kicks, disponible chez Ruff Trade et Beggars Banquet. Voilà、euh, la musique internationale, oui, bien sûr, dans la belle rock, essentiellement anglo-saxonne, mais on n'oublie pas les talents locaux aussi. La preuve avec la nouvelle sortie pour le label Paradise for Parasites, un maxi en édition très limitée, comptant quatre titres extraits du prochain album de Godot.、Euh, un album qui, je pense, devrait s'appeler、euh, 21, 21. Voilà, en tout cas, ça tombe bien puisque 21 c'est le numéro. nombre De minutes、euh, disponibles en musique hein, à la frontière entre expérience et pop rock, entre musique savante et populaire, entre affaire et réflexion, c'est donc un maxi 4、euh, euh, titres. Hein, voilà,、euh, le maxi s'appelle Berliner EP en vente、euh, bah, dès à présent hein, pour la modique somme de 4 euros. Ça, c'est avec le frais de port inclus. À noter aussi que chaque disque de Godot and the Parasites est numéroté et bénéficie d'une impression Unique à l'encre de Chine.、Euh, bref, vous l'aurez compris, il faut absolument, absolument soutenir ce label Paradise for Parasites et cette initiative qui le mérite. Je vous le disais aussi la semaine dernière, en plus, quand vous commandez ce maxi, vous serez remercié d'une bien belle façon puisque vous fêtez l'arrivée de la discographie intégrale de Godot sur le site internet www.bandcamp.com. On vous offrira l'accès à un contenu exclusif. c e s t À dire le concert de Godot and the Paradise qui date du 11 mars dernier, celui que Jérôme a donné à l'épicerie moderne, une grande salle lyonnaise, et c'était tout simplement chapeau bas en première partie de Joseph Arthur. Voilà, vous recevrez un code personnel et vous pourrez écouter et télécharger, télécharger pardon, gratuitement ce live plein d'énergie et parfaitement révélateur des talents du groupe sur scène. Mais ça, on savait que Jérôme et ses acolytes avaient énormément de talent. s Voilà, toutes les infos sur www.paradiseforparasites.com Encore une fois, sinon vous nous envoyez un email v i r g i n r a d i o n r o b a s e o r a n g e f r ou vous allez sur la playlist de la b e l r o c k w w w v i r g i n r a d i o r o n e f r Voilà Godot and the Parasites, un extrait tout de suite de ce maxi. Ça s'appelle entre parenthèses Here it comes et un petit peu plus tard, un petit peu plus tard, j'allais dire, oula je ne sais plus parler. Again, voilà Godot and the p a r a s i t e s dans la b e l r o c k tout de suite. Vive la Seine-Ouanaise! Thank、you Odyssée musicale signée Skin Trade sur une nouvelle compilation éditée par le label écossais. Décidément, l'Écosse a l'honneur ce soir dans ce programme. Un label écossais qui s'appelle Soma Records, une compilation qui s'appelle Soma, Volume 3. Elle sera dans les bacs le 27 juillet avec dessus 17 titres chill out. En compagnie d'artistes du label, on retrouve notamment Slam, ce sont les, les boss du label. On retrouve aussi The Black Dog, Vector Lovers, Percy X. Et bien sûr, Skin Trade qu'on vient d'écouter à l'instant. Voilà. Je vous ai parlé des, du Festival des Nuits de f o u r v i è r e Je voulais vous parler aussi d'un autre festival Virgin Radio qui s'appelle l e Festival Musilac. Ça va se dérouler du côté de Aix-les-Bains vendredi, samedi et dimanche prochain.、Euh, C'est-à-dire le 10, 11 et 12 juillet. En plus, vu que le 14 juillet est férié et que beaucoup d'entre vous vont faire le pont le lundi 13 juillet. Eh、C'est une bonne idée d'aller faire un petit peu de camping du côté du magnifique lac d'Aix-les-Bains avec le festival Musilac. Le programme en détail, tout de suite dans la Belle-Roc, avec le vendredi 10 juillet, les hostilités qui vont commencer à 15h30 avec un groupe régional qui s'appelle Jolga, enchaîné avec BP Zoom. Vous retrouverez à 16h35 Yodelis, suivi d'Anis Kokun. Et puis les têtes d'affiche de la première soirée de Musilac, avec à 20h30 les Pretenders, suivi. Par Kezia Jones, Benabar, Sins Emilia et Caravan Palace. Ça, c'est le programme pour le premier soir, vendredi 10 juillet. On passe au samedi avec à 15h30 Lady Kill, c'est d'un autre groupe régional qui vient du Rhône-Alpes. Enchaîné avec Sophie Delivia, Justine Nozuka, les Vampas, Bombay Bicycle Club, suivi par The Gossip, Camille de Prodigy, g i n z u Et pour terminer, le samedi 11 juillet de 1h40 à 3h du matin. Matin, vous ferez la fête avec les Birdie Nam Nam. Et on termine, s'il vous reste encore un petit peu de, de force, hein, ça sera le dimanche 12 juillet avec un autre groupe régional à 15h30 qui s'appelle les Raz Rocket, enchaîné avec des chouchous de cette émission, John and Jen, suivi par Zaza Fournier de Cooks. Olivier Ruiz de 19h15 à 20h15, suivi par Duffy, Charlie Winston de 22h à 23h, les Franz Ferdinand de 23h15 à minuit 30, et pour terminer, de Dodos, suivi par Coming Soon. Voilà, c'est le festival Musilac, festival Virgin Radio. Billetterie,、euh, et évidemment, sur le réseau Fnac, hein, par exemple.、Euh, sachez que pour le pass des 3 jours, c'est 115 euros, donc les 10, 11 et 12 juillet. Passe 3 jours plus camping, 121 euros. Ou alors, si vous y allez, que Pour une journée, soit le 10, le 11 ou le 12 juillet, et bien vous pairez e 50 euros. Voilà, vous trouvez、euh, évidemment toutes les infos sur musilac.com. C'est donc la semaine prochaine. Voilà, assez parlé. Musique, retour maintenant dans la Bell e Rock avec un petit peu de, de reggae signé Pama International. Un nouveau single hein, qui va être、euh, en fait ça va être un premier single d'une série de trois qui va précéder le nouvel album prévu pour novembre 2009. Ça s'appelle h Appen Stands. Avec en face B une version dub. Pama International, un single produit par deux membres du groupe de, de Ska, hein, de Specials.、Euh, nouveau single du groupe anglais Reggae, donc Pama International. Dans ce groupe, on retrouve pas mal de musiciens de groupes célèbres comme Galiano, l les Specials, des membres, des musiciens qui jouent avec Lee Scratch Perry. On retrouve aussi des membres de Pop Will It It Self, Bentley Rhythm Ace et Madness. Et enfin, pour l'anecdote, sachez que Pama International, groupe anglais, premier. Groupe à être signé chez le label culte jamaïcain Trojan Records depuis 30 ans. Tout de suite dans la belle rock, ça s'appelle Appenstance Pama International. In their glance, size you up, ship you out, move along, b u l l e t t o c a t cash, h h p p e n t a a n c e e y happenstance, Oh,、yeah, happenstance. Whoa, happenstance. Happen you like it, happen you don't, happen you forgot to vote. Tomorrow you itch, t h e m o r e you scratch. Game of change, plans to hatch. Happen s t a n c e yeah, happen s t a n c e Happen, s t a n c e Happen, s t a n c e y e a h Happen, stand, Hap stand, s t t a Politics, bad minded idols. Enough to drive you suicidal. Don't take sides, they're all wrong. Force the change, war must end. This could be a f i n e l i s t down. Set your fate. One must d a s t e it up. Happen stance. Yeah, happen stance. stance. Happen stance. stance. Yeah, happen stance. Happen stance. Yeah, happen stance. Du Reggae dans la b e l rock des nouveautés avec Pama International Appen Stands, c'est le premier single d'une série de trois qui va précéder, on vous le disait, le nouvel album prévu pour novembre 2009. Et du reggae du vieux avec une compilation qui sort chez Pressure Sounds et qui est à l'honneur de Tommy McCook, Anne de Supersonics. Ça s'appelle Many Questions.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 Somebody, s o m e body. m m c c o o k s et ses Super Sonics, nouveauté reggae, même si c'est ancien, c'est une nouveauté, u nouvelle e n compilation sur le label anglais Pressure Sounds, label spécialisé dans les ressorties de classiques reggae jamaïcains. Nouvelle sortie donc prévue pour la semaine prochaine qui raconte un petit peu l'histoire du studio d'enregistrement The Treasure Isle avec Tommy McCook qui était le saxophoniste du groupe culte de Ska. Voilà、euh, des morceaux que vous retrouverez pour la première fois remasterisé sur s cette compilation en version club et comme on en a, a l'habitude avec les puristes du label Pressure Sounds. Une compilation qui regroupe évidemment la pochette originale accompagnée de beaucoup beaucoup d'explications et de photos très sympas pour en savoir plus, notamment sur Tommy McCook et ce studio jamaïcain à Kingston qui s'appelle Treasure Isle. Voilà, on va rester dans les musiques un petit peu du monde avec un extrait. Du premier album de Loan, un album qui intègre cinq titres avec des MC de la scène hip-hop du Sénégal, mais aussi des, colla des collaborations avec des artistes de la scène électronique française. L'album s'appelle Gris Gris Breakers, disponible chez DTC Records, label parisien. Rencontre d'une musique composée de basse s profonde s à coloration dubstep, mais aussi influencée par le breakbeat et le hip-hop. Cinq titres en tout,、euh, enregistrés. Entre 2003 et 2004 à Dakar, au Sénégal, avec dessus quelques valeurs sûres, on vous le disait, hein, de, de la scène électronique française. On retrouve par exemple Rimshot hein, du groupe Interlope, Pushy, Monsieur Greg et Nice, avec une réalisation d'album confiée à Dominique Poutet, qui travaille donc pour DTC Records, mais aussi pour Laurent DeWild, et Lone, donc responsable artiste, producteur et compositeur de, de, ce, de cet album, hein, une activiste, c'est une femme. De la scène électronique en de grande française depuis plus d'une dizaine d'années. Elle a notamment collaboré avec Laurent DeWilde. Voilà, Lone, l'album s'appelle Griri Breakers. Un extrait tout de suite dans la Belle Rock, ça s'appelle Insert Coin. Juste après le nouveau single de Laurent Garnier, ça s'appelle Pay TV, avec un remix plutôt intéressant qui s'appelle Ok Bonnie à t u t u s De Laurent Garnier dans la b e l Rock, deuxième single tiré de son nouvel album, c'est le cinquième Tales of k l e p t o m a n i a c Le single s'appelle Pay TV, trois remixes hein, pour accompagner le titre original. Un signé par The Emperor Machine de chez DC Recordings, un autre par son acolyte de chez F Communications, ScanX, et enfin celui qu'on vient de s'écouter, un troisième réalisé par Ok Bonnie à Tutus. Voilà le single qui sortira le 3 août prochain chez p i a s e Recordings. On va continuer cette sélection qui touche bientôt à sa fin avant de rendre l'antenne à Paris. Un extrait du nouvel album d'un groupe de Los Angeles qui s'appelle Darker My Love. Ils sont cinq dans ce groupe. Deuxième album, donc il s'intitule Tout Sobrement 2 et ça va sortir le 3 août prochain. Darker My Love, c'est le nom du groupe. Un single qui s'appelle Talking Words. Said she said, Don't know where my mics are. <laughs> The fuzz is back in town. They make you go up when you were going down. You got it going on, you'll never see them come. Hey m a r i o l brain. Today o u r e dead, oh. You got it going on, we'll never see you come. g e t s e t catch you on the flip side. C'est avec ce groupe que l'on va clôturer cette session. On se retrouve la semaine prochaine sur le 894 pour la Bell Rock de 18h à 20h. Quatre très jeunes Belges hein, qui s'appellent de Galacticos. Je vous disais qu'ils sont très jeunes puisqu'ils ont à peine 19 ans d'âge moyen. Ils se sont fait connaître en Belgique en reportant plein de tremplins prestigieux.、Euh, premier single qui est sorti en janvier dernier, là, un maxi qui arrive, E-Side, She-Side Galacticos. A noter qu'en février dernier, ils ont établi un record interplanétaire puisqu'ils ont joué leur single Humble Crumble en live de 6h du matin à 6h du soir. Voilà, c'était le 9 février dernier. Mais encore une fois,、euh, ils sont belges. Hein, voilà, De Galacticos, Issa et s h i s a v On i l à o se retrouve la semaine prochaine. Les infos locales à partir de 7h30 demain matin sur le 4 9 4 avec Marilyn b e l t e t t e Ciao tout le monde, soyez sages, mais pas trop. Ciao, ciao. La Belle Rock, tous les dimanches s o i r de 18h à 20h. 2h de son, pas comme les autres.